Bonjour et bienvenue dans 7ème fréquence. Aujourd'hui, on va parler de cinéma. On va beaucoup parler de cinéma, mais avant tout, je suis avec Joss de b a d Joss. Salut à tous. Et avec Romu du Ciné du Prochain. Salut à tous. Vous pouvez retrouver leurs réseaux sociaux dans la description. Donc, par contre, on va commencer, on va commencer par les, les petites news de cinéma. Messieurs, est-ce que vous saviez, alors moi je ne savais pas, je l'ai appris il y, a, il y a quelques temps, que Lucifer fait partie de l'univers DC Comics Moi je le savais. Toi tu le savais Et toi Romu, est-ce que tu le savais、euh, Non, pas du tout. Vous regardez Lucifer Euh, moi non, personnellement. Ok.、Euh, moi j'ai vu quelques extraits sur,、euh, sur YouTube, notamment en、okay. rapport avec、euh, Tom w e l l i n g justement.、Euh, est-ce que, Romu, toi je sais que tu connais, mais Just, est-ce que, est que tu as entendu parler de Crisis on Infinite Earth Alors、euh, non, pas du tout. Ok, donc en gros, c'est、euh, un espèce de, de gros projet、euh, de la part des séries DC Comics、euh, ben, en télévision, du coup, qui vise à réunir un petit peu toutes les séries, donc ce qui est Batwoman, Supergirl, Flash et、euh, Arrow. Donc tu n'en regardes aucune Euh, j'ai commencé Hero, j'ai regardé、euh, les 4 premières saisons, je crois, après,、euh, je me suis lassé. Et、euh, le reste, je connais d e n o m mais je savais pas qu'il voulait faire un univers euh, avec euh, ces séries-là, je sais pas du tout. En fait, ça fait un petit moment qu'il prépare 4、euh, épisodes、euh, d'un espèce de méga, méga croisement、euh, de l'univers. Et dans ces épisodes-là, notamment, bah, du coup, Josh, je vais peut-être te l'apprendre, Romu est au courant. Ils Veulent en fait mettre plusieurs versions de, de Superman de, de Flash, etc. Notamment,、euh, on a l'acteur qui jouait Flash à l'époque qui revient.、Ah, ça, c'est déjà une bonne chose.、Déjà. On a、euh, Tom w h l l i n g qui jouait dans Smallville qui revient à interpréter Superman.、Euh, pff, ouais, pourquoi pas? J'ai jamais été fan de Smallville et、euh, Fan de l'acteur qu'ils avaient choisi à l'époque pour faire,、euh, du coup Clark Kent. Donc、euh, à voir. Après, avec le temps, il a peut-être appris à jouer, peut-être. Donc ce serait peut-être une bonne <rire> chose à voir. Alors j'aime bien t p e t i t part, Romu, parce que je crois qu'il l'aime particulièrement. Toi, Romu,、euh, t aimes bien、euh, Tomé Link de mémoire, c'est ça、euh, Ouais, enfin c'était un acteur vraiment、euh, de mon enfance, puisque j'ai découvert、euh, Smallville au début des années 2000. Mais c'est vrai que c'était pas non plus un. Un acteur incroyable.、Quoi. Du coup, c'est un peu plus sentimental pour toi. quoi. C'est plus ça,、euh, voilà. sentimental, ouais. Voilà. Ça touche à ma corde sensible. Figurez-vous que Lucifer, en fait, rejoint le truc et il fera un caméo,、euh, puisqu'il a été vu sur le tournage dans、euh, le crossover. Alors, moi, moi j'étais sur le cul quand j'ai appris ça, parce que、euh, j'ai regardé un peu Lucifer, mais je savais surtout qu'il appartient. Enfin, je ne savais pas qu'il appartient à DC Comics. Ouais, du coup, c'est cohérent avec ce qu'ils veulent faire. Alors, moi, pour le coup,、euh, ce projet, je trouve que pourquoi pas, au final. Après, je suis pas sûr de le regarder parce que Lucifer,、euh, j'ai eu quelques petits extraits aussi par-ci par-là, ce s t pas trop mon délire. Mais je trouve que pourquoi pas, c'est intéressant. Et même le fait de reprendre l'acteur、euh, de Smallville, ça prouve qu'il y a peut-être une cohérence. Ils veulent essayer de faire quelque chose, donc、euh, pourquoi pas. Ils ne reprennent pas que l'acteur de Smallville, justement. Ils reprennent aussi Rondon Roof qui jouait Superman dans Superman r e t u r n s Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Et j'ai une,、euh, une info concernant ce crossover.、Mmh. Il se pourrait que Michael Keaton fasse une apparition. Ah, ça c'est cool. Il y a une photo qui a chuté.、Euh... Ouais. Le journal, je sais plus si, ouais, en effet, bah, veulent le... il me semble qu'ils veulent le... le lier dans un certain univers aux événements du film、euh, de Tim Burton. Ouais. Donc,、euh, à voir,、hein. ce serait peut-être intéressant qu'on ait、euh, des personnages、euh, du film dans, dans le crossover. En tout cas, ils ont l'air d'avoir quelques ambitions. Maintenant, ça reste de la télé, donc à mon avis, ce n'est pas, pas du MCU non plus. Quoi. Mais,、euh, mais bon, ça a l'air d'être. Ça sera peut-être、euh, meilleur que Justice League. Bah, déjà, est-ce qu'on peut faire pire que Justice League <rire> <rire> Alors, une, une petite anecdote, messieurs.、Euh, Brandon Roof, donc, comme je vous en parlais à l'instant, est-ce que vous saviez. Qui connaissaient Momoa,、euh, j a i s dire Jason Momoa depuis très longtemps parce qu'en fait ils sont allés à l'université. e n s Ah non, pas du tout, hein,、voilà. alors là. Avant, avant, avant de, de faire une carrière respective, justement, faire leur carrière respective, pardon, ils ont été à l'université ensemble et ils ont même intégré la même équipe de、euh, football américain. d o n c i l s se sont vus、voilà, tout nus sous la、voilà. douche, quoi.、Euh, <rire> je u p e <pense> n s e que oui. <rire> Est-ce que ça allait plus e o i ou pas j'imagine en fait, que Momoa、euh, a plié bandes de rousse en deux. o u i À mon avis,、euh, vaut mieux pas lui tourner le dos à celui-là, ouais. <rire> Alors, du coup, il y a eu plusieurs trailers qui sont sortis cette semaine, des gros trailers, notamment Jungle Cruise,、euh, le trailer du nouveau film de c l i n t e a s t w o o d Richard j e Well. On a aussi eu le trailer du nouveau film de Guy Ritchie, Gentleman, avec un très très gros casting. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous l'avez vu et qu'est-ce que vous en pensez、euh, J'ai retrouvé l'esprit de, de Guy Ritchie et, et le côté un peu Snatch, donc、euh, ouais, à voir. Ça donne, en tout cas, ça donne envie.、Euh... e le casting est terrible.、Quoi. Oh, ok, et toi, Josh, qu'est-ce que t'en penses Alors, moi, ce que j'en ai pensé, c'est que déjà, de base, g u y Ritchie, j'adore. Et、euh, j'ai retrouvé、euh, vraiment du g u y Ritchie dans la bande-annonce.、Euh, alors, alors, alors t'adore, s mais pas Aladdin, quoi. Alors, bah, tu vois, Aladdin, bon, j'ai pas, ai pas aimé le film, mais j'ai trouvé qu'au moins, il a tenté de faire quelque chose. Tu vois, ce que je veux dire, c'est ce que j'ai. Voilà, Aladdin, c'était pas du tout pour moi, mais au moins, il a essayé de faire quelque chose artistiquement. Et toi, et là, je trouve qu'on retrouve en plus le g u y Ritchie、euh, des années、euh, fin 90, début 2000. Et du coup, bah, moi, ça m'intéresse. Et puis, le casting, il est juste dingue. Donc,、euh, forcément que ça intéresse. Et il n'y a pas Will Smith. Et en plus, il n'y a pas Will Smith. Alors là, c'est double j a c k pote. t est-ce que vous aviez aimé le roi Arthur La BO. J'ai adoré la BO. mais pas Le, enfin, le film,、euh, je n'ai pas trouvé excellent. Et bien, moi, j'ai beaucoup aimé le film et j'ai beaucoup aimé la BO. Donc, voilà.、Euh, ok,、ouais. c'est vrai, vrai que la BO était remarquable. Et,、euh, bah, écoutez, j'ai hâte de voir, en tout cas, Charlie O'Nam, e、euh, u dans son, je crois, prochain rôle, du coup, c'est, qui est Gentleman.、Mmh. Parce qu'on ne le voit pas souvent et je trouve que c'est un acteur un petit peu sous-côté. Sous-côté, je ne sais pas parce que、euh, moi, j'aime beaucoup hein, Charlie Hebdo, mais c'est plus pour、euh, son charisme et ce qu'il dégage que par son jeu d'acteur. Donc euh, euh, pourquoi pas, mais à voir. Après, je l'aime bien. Je suis d'accord avec toi. e s Tu c e q e tu as vu, enfin, toi, Romu, je crois que tu ne l'as pas vu, mais toi, est-ce que tu as vu de ç a n s o n Oui, je les ai tous vus. C'est pour ça que j'ai ça parce que dans, je ne sais plus c o m b e n il y a de s a i s o n mais、euh, il crève l'écran par son charisme, il est beau gosse, puis、euh, il en jette, c'est clair. Alors, après, il y avait une scène où il avait été、euh, pas mal, je trouve, mais une scène sur、euh, six saisons,、euh, ça fait un peu maigre. Ça, ça, il me semble. Après,、euh, je trouve qu'il est beaucoup plus charismatique maintenant qu'il était, par exemple, dans les premières saisons de Sunset, h où les cheveux longs, je trouve que bah, ça lui va comme un pied. Ouais, ça, c'est clair. Genre, je veux dire, tu le, dans, tu le vois dans le roi Arthur, par exemple, avec sa coupe et tout. Ah, il a un style, mon frère Non, non, oui, clairement. Rien à dire sur ça. C'est ce que je dis après. Est-ce qu'un jour, on aura un rôle avec lui où il sortira justement de ce registre de beau gosse et qu'on le verra vraiment jouer, jouer、et、Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, c'est une, une très bonne question. Bon, alors, pour parler du trailer de J'accuse, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, j o s Alors, moi, déjà. J'ai trouvé que la photo et les décors du film, on t l a i r a s s e z dingues. Franchement, je trouve que techniquement, ça a l'air vraiment magnifique. Après. Bah, on n'est pas, pas sur un pied, u coup.、Ouais, oui, oui, clairement. Alors, mais après, je ne suis pas sûr que ça m'emballe des masses parce que pour、bon, moi, les films français, enfin, même si ce n'est pas forcément un film français, mais c'est un film avec une production française, ça ne m'enchante pas des masses et c'est difficile pour moi d'aller dedans. Alors après, j'irai le voir. Parce que la bande-annonce a le mérite de proposer quelque chose visuellement et techniquement, mais après, je ne suis pas sûr de. Je ne suis pas sûr, quoi. Je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas des masses t voilà, je ne suis pas enflammé, je ne suis pas en feu sur le projet, quoi. Ok, d'accord. Bon, on va finir ces news avec une très très mauvaise nouvelle qui est tombée dans la nuit le décès de Robert Forster, vous、ouais. avez dû en entendre parler, je suppose, qui est l'acteur principal de, de Jackie Brown, qui a aussi joué dans Middleland Drive et puis plus récemment dans, dans Breaking Bad. Qu'est-ce que. Bah bon, je suppose que tout le monde est attristé, mais qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de, de sa carrière et comment, en fait, qu'est-ce que vous pensez de l'acteur Moi, en fait, voilà, je, ce que je pense de cet acteur, justement, c'est que je trouve qu'il a été un peu sous-côté parce qu'il、euh, a fait ce rôle avec Jacques i v a Il avait déjà été très bon, et après, dans tous les s e c o n d rôles, parce que c é t a i t beaucoup de s e c o n d rôles qu'on lui a proposés, voire même des, euh, des euh, plus que s e c o n d rôles, quoi,、ah, des、bon. rôles、euh, vraiment où il avait deux phrases à dire dans le film, deux répliques. Eh ben, je trouve qu'à chaque fois, il était très bon, et je pense qu'il a été un peu, euh, sous, euh, sous, côté, sous évalué.、Euh, rien que dans Breaking Bad,、euh, les quelques scènes qu'on voit avec lui, ben, je trouve que il a un charisme,、euh, il dégage un truc dans le regard, et je trouve que c'est dommage qu'on l'ait pas plus vu. Alors,、euh, voilà, c'est le petit regret qu'on peut avoir sur lui, et... Bien sûr qu'on a t r i s t é par、euh, son décès, comme、euh, tous les décès d'ailleurs. Je suis bien d'accord avec toi, parce que c'est vrai que dans Jackie Brown,、euh, avec l'actrice principale, ils avaient une sacrée alchimie. Ça fonctionne très très bien. Et je trouve que, que、ouais. c'était son meilleur rôle, en tout cas, ou le rôle qu a le plus,、euh, qui, a le, qui a le plus marqué sa, sa filmographie, c'est clair et net. Du coup, bah, transition trouvée, puisqu'on parlait de Breaking Bad, on va passer aux sorties de la semaine. Et sur le petit écran, qu'est-ce qu'on a qui est sorti On a El Camino ce vendredi 11 octobre 2019. Messieurs, est-ce que vous l'attendiez Ou pas Et quelles étaient vos, vos craintes、euh, bah, Moi, en tout cas, j'attendais énormément le projet, parce que je savais que Vince Gilligan allait revenir à la réalisation et à l'écriture. Donc, j'attendais énormément ce projet, mais j'avais quelques, quelques craintes, puisque. Enfin,、euh, on, on a déjà vu ça, les, les revivals de séries, et on sait.、Euh, euh, e je, je sais ce que, ce que ça donne, quoi. On a eu X-Files récemment, et ça n'a pas été、euh, terrible. C'est pas, pas vraiment pareil, X-Fights ils ont fait une série. Ouais, fin, le... ils ont quand même fait une suite et une suite quelques années après. Oui, certes, mais c'était pas, pas un film, tu vois. Et puis je suis pas sûr que ce soit tout le, tout le, le crew de X-Fights de l'époque, q u i s o i r e de dire. Si, c'est tout le,、ouais. le crew d'origine.、Ah ouais euh... euh, à la prod et tout.、Ouais. Ok. Bon. Alors, moi j'attendais le film, oui et non, pourquoi Parce que Breaking Bad, bah, je suis fan de Breaking Bad, je pense comme beaucoup de gens, comme beaucoup de cinéphiles, et je trouvais que la série en fait avait une fin parfaite, ce qui est très rare, et du coup, forcément, une suite, j'avais beaucoup de craintes parce que pour moi, en fait, ils avaient tout à y perdre, en fait.、Euh, du coup, alors, oui, quand je voyais qu'il y avait Vince Gigan qui revenait, ça rassure. Un petit peu, du coup, forcément, ça a tise t la curiosité, mais en fait, j'avais peur que. Ben, en fait, qu'est-ce qu'ils avaient à gagner, en fait Et c'est ça qui me faisait un petit peu peur, donc,、euh, forcément, j'avais hâte de le voir, mais j'avais quand même beaucoup de craintes que ça gâche un petit peu、euh, la série, et surtout la fin de la série. Alors, je, je suis d'accord avec toi dans le sens où la fin est très très bien, cependant, je trouve que, quand même, le, sur la fin,、euh, le personnage de Jesse Pinkman a eu une fin relativement.、Euh... Cut, quoi. Je veux dire,、euh, son, son, son, sa fin, même si on comprenait ce qui se passait, on comprenait son personnage, ce qu'il allait vivre, etc., il a quand même eu une fin où, voilà, le plan,、euh, c'était un cut et puis on n'en parlait plus quoi, de lui. bah Du coup, c'est ça que je trouve que, qui est intéressant pour le coup sur le projet, c'est que c'est un film centré sur Jesse. Et justement, j e d e m a n d a i s un peu, Jesse.、Euh... Qu'est-ce qu'il en était? Donc, ça, pour coup, c'est quelque chose d'assez intelligent. Voilà. C'est la, seul la seule chose qui m'a un petit peu rassuré au départ sur le projet, c'est que ça soit centré sur、euh, Pink Man. Romu, Romu, toi, du coup, qu'est-ce que t as pensé du film?、Euh, j'ai eu l'impression de retrouver un vieil ami. Bon, un ami dealer de maître, mais bon,、euh, voilà, un vieil ami.、Euh, bon, ça fait plaisir et puis ça a activé ma fibre nostalgique. J'ai passé、euh, deux heures、euh, relativement plaisantes. Alors, moi, j'ai passé un bon moment. Mais j'ai quand même des réserves sur certaines choses qui m'ont pas mal déplu. Mais globalement, c'était sympa. Mais je pense que dans 4 jours, j'ai oublié le film. Ok, alors juste on va entrer dans une partie spoiler parce qu'on n'a rien dit encore sur l'intrigue. Voilà, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de la conclusion en fait du personnage de Jesse Alors je pense que c'est une conclusion assez assez fidèle à ce qu'est le personnage, même si en fait au final, il nous livre une fin. Auquel je pense que tout le monde avait imaginé cette fin-là pour、euh, Jesse. Enfin, je pense que、ah, attends, moi, quand la série s'est. finie, Moi, j'imaginais exactement cette fin-là pour lui. Mais exactement. Je... Ou sinon, enfin,、euh, je ne sais pas si on peut le dire, mais je pensais peut-être à un suicide. Voilà, c'était soit cette fin, soit le suicide. Voilà, c'est ça. C'est vrai que j'ai vu que beaucoup de personnages en fait, s'attendaient à une fin tragique pour son personnage.、Euh, beaucoup, de, beaucoup de personnes, pardon. Pas de personnage. s Ouais, donc tout le monde s'attendait à un suicide ou à une mort en essayant de chèpe à la police ou à ce genre de choses. Euh, et c'est parce qu'on a eu au final, je trouve là c'est la fin, notamment avec le flashback avec le personnage de. Qui... Comment ça s'appelle déjà Walter White <rire> Non, non, le, la, la meuf Ah, c、euh, o ça s'appelle déjà Je m e rappelle plus. Ah ouais, ouais, Jessica non Jones. Ouais. <rire> <rire> non, non, clairement pas. Ça s'appelle comment Notamment, je trouve avec, les flashba avec le flashback avec、euh, Jane et Jessie. qui v r a i m e n t je pense, te, te fait un truc à la fin en plus avec ce, ce petit plan final juste avant le cut avec ce, ce petit sourire qu'il a et qui vraiment, je pense, te provoque un truc. Enfin, moi, personnellement, alors moi, je suis p a s a r c h i fan de la série et je dois vous avouer un truc c'est que je préfère le personnage de Jesse au personnage de Walter,、euh, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas de, de beaucoup de personnes.、Euh, Ça, c'est clair. Voilà, m a i en fait, Aaron Paul, là, faut l'avouer dans son film,、euh, bien que je remets pas du tout en en Cause de la prestation de, de Brian Carson, mais Aron Paul dans ce film il est absolument monstrueux et j'ai un petit peu peur justement qu'il s'enferme là-dedans parce que franchement, tout ce qu'il a fait au cinéma depuis, c'est soit des, direct,、euh, des directs, directs e s d ou vidéos, soit des films à la Need for Speed qui sont bah, sympas sur le moment mais absolument oubliables. Est-ce que vous vous pensez qu'il peut avoir une carrière derrière ou pas? Donc, oui,、euh, moi je trouve que je suis d'accord avec toi sur le fait qu'Aaron Paul il crève l'écran et même déjà dans la série. Pour le coup, parce que j'ai même trouvé meilleur dans l'ensemble de la série que là dans le film. Bon, après, il y a plus de scènes à jouer et surtout beaucoup plus de tragédies à jouer pour lui dans la série pour son personnage. Après, je pense que, bah, comme beaucoup d'acteurs de série, et、eh、b ils s'enferment un peu dans leur rôle et je pense pas qu'on lui proposera grand chose, alors qu'il mériterait pour le coup, oui, bien sûr, d'avoir de, de meilleurs rôles, de meilleures propositions. Mais si je pense que si ça n'est jamais venu depuis Breaking Bad, je e pense pas que là, c'est avec ce film sur Netflix que ça viendra. Ou sinon, oui, des films Netflix. Ok, mais écoute. Bon, désolé, on vient de revenir. On a eu un petit souci technique. C'est la première mission. On n'est pas super, super bien organisé. e Du coup, on a perdu Romu. On va continuer sans lui parce qu'il a quelques soucis d'internet. Mais je suis e n c o r e avec Joss. Toujours chaud Toujours chaud, toujours chaud. Ok, y a s o n est parti. On était en train de parler des films euh, sortis, euh, sortis au cinéma. On avait parlé du petit écran. Maintenant, on va parler du grand écran. Et notamment avec Chambre 212. C'est dommage que Romu ne soit plus là parce que je sais qu'il adore Vincent Lacoste. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Chambre 212 C'est, un film qui était à Cannes, je te, le, je, te le mentionne oui, au cas où. c a s o ù C'est, c'est ce que j'allais dire. Je veux dire, on en a entendu parler à Cannes, parce que bon, on peut le dire à tout le monde en étant ensemble à Cannes pendant le festival de Cannes. J'en ai entendu à Cannes, mais du coup, je ne l'ai pas vu. Je, voilà. Ok. Tu sais pas du tout de quoi ça parle? même pas, non? Ok. Bon, je vais te résumer ça vite fait. Déjà,、euh, c'est un film de Christophe Honoré. Tu connais Christophe h Oui,、ouais, ouais, carrément, ouais, bien sûr. Ah, ok, Très bien. Donc, c'est l'histoire de Maria qui, après un peu、euh, 20 ans de mariage, remet tout, tout, tout en question. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller dans une chambre d'hôtel qui est juste en face de chez elle, qui s'appelle la chambre 212. Enfin, elle va aller dans la chambre 212 plutôt. Et dans cette chambre-là, elle aura vu、euh, son u r s appartement et、euh, son copain, etc. etc. Et donc, c'est là qu'elle va, qu va commencer à se poser des questions, se remettre en question. Il va y avoir des, des, des choses qui vont, qui vont se passer. Est-ce que c'est un, est -ce est un film Est-ce que c'est plutôt un, un synopsis qui te fait en v i e Alors, pour le coup, ouais, parce que, euh, ça fait pas film un peu,、euh, français, traditionnel. on sait qu'ils aiment bien les films avec un peu, u h film société, un peu film moral. J'ai l'impression que ça veut faire un peu un film de divertissement, u、euh, n peu, un peu même thriller, peut-être. Je ne sais pas trop si c'est un peu dans cette optique-là qu'ils veulent le faire. Mais je pense que ça peut être intéressant, en fait, l'idée de, d'être en face et de voir,、euh, d'une vue extérieure ce qui se passe à la maison. Donc, pourquoi pas. Et en plus, h à Cannes, on avait entendu parler que Lacoste était excellent dedans. Donc,、euh, ouais. pourquoi pas. Pourquoi pas?、Et、en parlant de la quoi, justement, qu'est-ce que q u e s tu c e q e tu penses de lui? Tu as déjà vu.、Euh, j'ai vu, c'est quoi, le, Les p u c e a u x qui fait un film comme ça, non qui s'appelle.、Oh、les là, puceaux Oh là, oui, je crois que ç a <rire> t a s pas pris le meilleur en p u i s s a n s Ouais, ouais, ouais, m a i s Déjà, je l'ai trouvé drôle dedans. Tu vois, alors, c'est pas fou, mais j a v a i s trouvé assez, assez drôle dedans. Après, non, j'ai、oh. pas vu 60 films. Après, comme je l'avais déjà dit avant, Les Fils m français, je suis pas ultra calé dessus. Ouais, bah justement,、euh, au Festival de 4 de l'année dernière, il y avait eu Plaire, aimer, courir vite. Je sais pas si tu as entendu、ouais, p en、ouais, a r l e Ouais, je me rappelle. Il me semble qu'il jouait un homosexuel dedans et qu'il était très très bon. Ouais. d o voilà, écoutez, c'est un euh... film, euh, pourquoi, pas, pourquoi pas y aller、hein. Pourquoi、en、pas、vrai. Autre film qui, lui, cartonne plutôt en ce moment, et je ne parle pas du Joker, je parle de Papicha. C'est l'histoire,、euh, donc, qui se passe, c'est une histoire qui se passe à Alger dans les années 90, et le film raconte l'histoire de Nejama, une jeune femme de 18 ans, qui se bat pour la liberté de son pays en organisant un défilé de mode. Voilà, c'est ce qu'elle aime faire, c'est la mode. Elle organise un défilé de mode, et là-bas, en fait, c'est interdit. Donc voilà, elle va se battre un peu pour l'ouverture d'esprit de son pays, et puis,、euh, des libertés là-bas. Et c'est un film qui fait extrêmement parler de lui, qualifié de chef-d'œuvre à tout bout de champ, tout le temps,、euh, claque de la vie pour certains, les gens ressortent en pleurant, enfin voilà. Apparemment, c'est un film coup de poing, qui était au festival de Cannes aussi, il me semble.、Ouais. Qu'est-ce, qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, j'en pense que,、euh, je, vu le synopsis, ça a l'air d'être un très beau film, très clairement. Je pense que, avec un peu une touche de film, d'ailleurs, j'ai un peu l'impression, mais c'est un peu la tendance du moment, et pourquoi pas après, c'est toujours pareil. Moi, ça me donne pas spécialement envie. Alors, après, ouais, peut-être que demain je vais le regarder et je vais te dire, c'est un chef-d'œuvre et c'est magnifique, c'est ce que tout le monde a l'air d'en dire. Mais moi, sur, comme ça, sur le papier, ça me donne pas spécialement envie. Et、euh, surtout, encore, voilà, c'est encore des films avec un sujet un peu sérieux, un peu dur. Et euh, franchement, euh, pff, voilà, j a i pas envie de ça et ça m'intéresse pas. Mais、ouais, c'est un très bon、ça、film. C'est r è i que s t r è s lourd et pesant à regarder. Ouais, voilà. Un peu, un peu comme Joker, mais on y reviendra après, c e s t pas trop. Pas trop pareil non plus.、Ouais. Le dernier film, vous n'avez pas pu rater l'abandon si vous êtes allé au cinéma récemment, il passe un petit peu partout et tout le temps. C'est un film de Nicolas Vanier, à savoir Donne-moi des ailes. C'est l'histoire d'un père et son fils qui sont un petit peu éloignés. Voilà, le jeune est assez geek, etc. Et ils vont se rapprocher、euh, en ayant un projet en commun, à savoir sauver une espèce d'oie en voie de disparition.、Ah, d e tout grâce à ULM. Joss m'a vendu ça comme、euh, Tu m'as v e n d é ça comment déjà Un tracteur volant. <rire> voilà. Alors qu'en réalité, c'est un planeur léger et motorisé. Ouais, pas un tracteur volant. Quoi. <rire> voilà. Est-ce que, en fait, ça a l'air pareil d'être un très beau film Je sais pas ce qui se passe avec le cinéma français en ce moment. Ça a l'air, ça, ça, ça se passe plutôt bien, hein, en réalité. Ça fait quelques années que ça a l'air de s'améliorer, d'ailleurs.、Euh, ouais. Ben, ouais. Euh, pareil, toi qui a v u la bande annonce 35 fois, qu'est-ce que t'en u penses? Donc oui, la bande annonce, je me la suis coltinée, je ne sais combien de fois au cinéma. Pour le coup, c'est toujours pareil, voilà. J'irai pas le voir, mais par contre, si un soir il passe à la télé, j'irai avec grand plaisir, parce que je pense que ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être une belle histoire. Alors après, ça a l'air d'être un peu toujours pareil, et ça fait un peu、euh, film M6,、euh, un peu trop film M6 à mon goût, mais、euh, pourquoi pas? Ça a d'être une belle histoire, c'est un peu un film familial.、Euh, À regarder、euh, voilà, à la maison un dimanche après-midi quand il pleut et que、euh, tu es au bout du rouleau, donc、euh, pourquoi pas. C'était e i d é e de ce dont on va parler en dernier. J'espère que c'est le Joker. <rire>、euh, non, non, non, c'est Playmobil. aussi. Ah ouais, bah, <rire> J'ai des choses à dire sur Playmobil aussi. <rire> <rire> non, évidemment, on va parler du Joker.、Oh, pff, bon, voilà, je, on va pas, on va pas, Franchement, tout le monde en parle à, à tort et à travers, donc on va, on va essayer de faire vite.、Ouais. Josh. Ton avis, en bref, je sais que tu pourrais discerter dessus pendant 4 heures. Ah ouais, à la. s s e z r Alors, p i d e e m n t a moi, je trouvais que c'était、euh, une énorme claque dans la gueule.、Euh, je pense que c'est.、Euh, ce qui est sûr, c'est que c'est、euh, mon film préféré de l'année en termes d'émotion s que ça m'a procuré. C'est-à-dire que je suis sorti de la salle, j'étais、euh, bouche-bé, e j'étais estomaqué. Et、euh, je pense même que c'est ma claque ciné de ces、euh, peut-être 2-3 dernières années. Ça fait longtemps que je ne suis pas sorti d'une salle de cinéma en étant.、Euh, Comme ça, sur le cul, parce que j'étais vraiment sur le cul. Et、euh, ouais, c'était incroyable, quoi. C'était fou. Bah écoute, tout pareil, j'avais pas ressenti ça depuis. Alors, c'est pas du tout la même question, mais depuis La La l a n d on va dire. Ah ouais J'étais jamais sorti d'un cinéma comme ça. Bah, moi, je crois que c'est depuis Drive, tu vois Voilà, moi、ah, je pense bah, que donc, début, Drive, c'est pas ces deux trois dernières années, c'est 8 dernières années. Non,、mal. non, ouais, ouais, mais Drive, tu vois, c'était un peu un ovni. Tu vois, Drive, on, on allait voir Drive sans trop savoir ce que ça allait. Et on est, je suis sorti Drive en me disant, putain, j'ai pris une claque dans la gueule. Et bien là, c'est un peu pareil. Parce que oui, bien sûr que depuis, j'ai eu des claques, mais des claques que je m'y attendais un peu. Là, bon, je savais que Joker, avec tout ce qu'on a entendu, ça allait être bien, mais j'ai vraiment pris une claque, un u p p e r c u t dans la gueule, et ça fait longtemps que j'ai pas eu ça. C'est vrai que depuis qu'il a gagné le l o n g d'Or à la Mostra de Venise, il y a une espèce de hype Joker qui s'est lancé d'un coup. Tous les Français veulent le voir. Tous les Français, j'exagère un peu. Tout le monde a eu envie de le voir d'un coup. Tout le monde s'est dit La Mostra de Venise, c'est gage de qualité, ce qui n'est pas toujours toujours le cas. Ou en tout cas, ce s t pas toujours grand public. Par exemple, l'année dernière, c'était Roma. Et、euh, on sait très bien que Roma, pas, ça ne plaît pas à tout le monde, hein, forcément. Alors que là, le Joker, il a l'air de faire absolument、euh, l'unanimité. Et ce s t pas plus mal, parce qu'après tout, le film est exceptionnel. o a i s c'est mérité. Voilà, donc on en a fini avec le Joker, on a fait assez vite. Après tout, vous pouvez en entendre parler un petit peu sur toutes les chaînes. Maintenant, j'ai inventé un petit jeu qui s'appelle Le Choix. Enfin, j'ai inventé, je p e n s e que ça existe déjà. C'était un petit peu plus intéressant à faire à trois, mais malheureusement, on n'est plus que deux. Donc, Joss, je vais te donner deux noms d'acteurs, Nanana versus Nanana, et tu vas devoir en choisir un des deux. Pas,、euh, par exemple, là, je vais te donner Eastedger versus Shuakin Phoenix. Tu ne compares surtout pas les Jokers, mais tu compares、ah. leur filmographie et les acteurs en eux-mêmes. d o、okay. n c Sledger versus Joaquin Phoenix, qu'est-ce que tu m'en dis Joaquin Phoenix. Ok, pourquoi Pourquoi Parce qu'il est quand même une filmo due à son âge et plus importante, parce que malheureusement Sledger nous a quittés. Donc c'est logique que Joaquin Phoenix a fait plus de grands rôles, très clairement. Après, Sledger, ouais, il a une performance qui restera en mémoire à tous et qui est incroyable et qui sera, je pense, jamais égalée en termes de Joker. Pour son rôle du Joker. Après, voilà, Joaquin Phoenix,、euh, sa film o est quand même beaucoup plus grosse, donc、euh, Joaquin Phoenix qui est aussi incroyable en Joker d'ailleurs. Ok,、euh, bon, la prochaine, je connais probablement la réponse, mais je vais te la poser quand même. De Niro versus Al Pacino. De Niro. De Niro, ok. Tu n'es pas obligé de te justifier. Bah, je vais me justifier pour la peine. Alors, en <rire> De Niro, parce que voilà,、bon, c'est deux monstres sacrés du cinéma, C'est, voilà, c'est. Deux monstres. Pourquoi De Niro Parce que je trouve que De Niro a fait、euh, plus de rôles différents. Il a tenté plus de choses. Après, il a fait beaucoup plus. De... Alors, pour le coup, je pense que De Niro a fait plus de, de nanars qu'Al Pacino. Mais、euh, De Niro, pour moi, c'est... il、euh, y a plus de rôles cultes, plus de, de films cultes. Et、euh, du coup, voilà, De Niro. OK. Belmondo versus Alain Delon. Belmondo. Belmondo, tu préfères s a f i l m a n Alain Delon, tu le connais un petit peu ou pas Je connais un petit peu, mais euh, Belmondo, euh, mon père était fan de Belmondo, donc ça fait que j'ai vu beaucoup de films petits de Belmondo, donc là, c'est aussi sentimental. Donc,、euh, Belmondo.、Okay. Très bien. Et, et le dernier, je connais ta réponse, pareil, je vais te dire Brad p i t t versus DiCaprio. <rire> oh putain, le traître.、Euh, ah. Bon, bah, DiCaprio, parce que c'est mon acteur préféré, mais voilà, deux grands acteurs. Je pense que. Même pas, j'allais dire qu'un fait plus de chefs-d'œuvre que l'autre, mais j'ai l'impression que les deux ont fait autant de chefs-d'œuvre. Donc voilà, DiCaprio, parce que c'est mon préféré, mais Brad Pitt, il est juste derrière. Ok, très bien. Bon, bah écoute, on va passer à la suite et j'aimerais bien que tu me vends e quelque chose, une série ou un film. Je crois que tu avais déjà une petite idée. Absolument. Fais gaffe quand tu me dis vends-moi quelque chose, je me croyais en bas du quartier, en bas de l'immeuble. Je vois a que tu voulais de la d r o g u e Un film ou une série c e sais que c'était ça. hein Comme tu veux. Bon, mais a je s u i l i m i n é l <rire> alors, alors, oui, je vais te vendre une série、euh, qui fait l'actualité en ce moment et que je sais que tu n'as pas regardé c'est Peaky Blinders. Ok, très intéressant, j'ai très très envie de la voir, mais bon, manque de temps, Malo. h e e u u r Dis-moi. Alors, je vais te dire pourquoi il faut regarder Peaky Blinders. Parce que déjà, c y l i a n Murphy. c y l i a n Murphy, je ne sais pas trop si、euh, tu as vu beaucoup de films ou beaucoup de choses、euh, avec lui. Ouais, ouais, ouais j'ai vu pas mal de choses avec lui. Bon, voilà. Alors, si déjà tu le trouves excellent en ayant vu pas mal de films de sa filmographie, je pense que son meilleur rôle, c'est dans cette série. Voilà. Pourquoi、ah、ouais, Parce、ouais. qu'il est juste. Bon, c'est s y a n Murphy, il a un charisme, il a un jeu dans le regard inégalable. Et puis là, en plus, il a un personnage qui est ultra badass. C'est-à-dire que là, on a vraiment un personnage, son personnage de Tommy Shelby,、euh, qui est culte pour moi. Ce personnage, il est culte et ça fait un peu comme Walter White et、euh, tous, ces, euh, tous ces personnages de série où on met tout de suite, en fait, le personnage avant même la série.、Quoi. Tu vois, c'est vraiment le personnage clé. Après, pourquoi Parce qu'il y a quand même une réalisation qui est dingue. Euh, là, on n est même plus sur de la série, sur du petit Iran. C'est une réalisation de cinéma. Il y a une photo qui est dingue. Il y a des jeux de lumière qui sont juste,、euh, éblouissants. Donc, c'est magnifique.、Okay. Lui, il y a un scénario aussi parce que、euh, c'est assez court, hein. l y a que、euh, six épisodes par、euh, saison. Il y a même, je crois, il y en a que quatre ou cinq. Donc, c'est assez rapide, c'est assez court. Mais du coup, il y a un vrai scénario un peu torturé, un peu recherché de l'après-première guerre mondiale qui est très intéressante. Et intéressant, plutôt. Et aussi, tu as la bande donc, des Peaky Blinders.、Euh, voilà, c'est une bande qui est culte pour moi et qui,、euh, et qui envoie du bois. Tu peux vraiment t'attacher à plusieurs personnages. Il n'y a pas que Tommy Shelby. Donc, en fait, tout ça fait que pour moi, Peaky Blinders, c'est top.、Euh, c'est de mieux en mieux, de saison en saison, j'ai l'impression. Donc,、euh, vraiment, la série à regarder du moment. Ok, bah, Écoute,、euh, super, je te remercie. Il faut que je la regarde le plus tôt possible. Tu m'as encore plus hypé. Surtout、ouais. qu'elle est courte, a priori, donc tant mieux. o u i s c'est ça. Sert... Et puis, attends, attends, une petite chose importante. Tu as quand même une guest star.、Euh, T'as La série, c'est ton mardi, mardi.、Okay. Enfin, ouais. mardi, donc rien que ça, c'est ouf, c'est complètement ouais, fou. C'est vrai、voilà. que j'adore ton mardi en plus, c'est ouf, surtout、ouais. euh, son meilleur code, c'est Venom pour moi. Ah ouais, <rire> <rire> ah moi je croyais que tu trollais là, tu trollais.、Ah ouais, ça, trop gros. Ah、ouais, alors h ouais, toute ouais, façon, Ah de trop j'ai Ok. je vais peut-être t apprendre un truc que tu ne sais pas sur moi, p a r c e q u e ça fait un petit moment qu'on se connaît.、Ouais. Je suis très très fan de Woody Allen, est-ce que tu le savais? Euh, je ne le savais pas, je te, je te savais romantique, mais pas à ce point-là, tu vois. <rire> Alors là, crois-moi, tu n'as rien dit. <rire> le film que dont j'aimerais te parler, c'est Un jour de pluie à New York. Tu、ah, as entendu je... parler récemment Tout à fait, tout à fait, tout、parce、à fait. Est-ce que tu l'as vu Je ne l'ai pas vu pour une simple et bonne raison c'est que、euh, où je suis, il n'est pas très bien distribué. Ça fait que les séances, ça ne correspondait jamais、euh, à, au moment où j'étais libre. Donc malheureusement, je ne l'ai pas vu. Mais c'est un film que j'aurais bien voulu voir parce que Woody Allen, c'est du cinéma et je suis curieux et j'ai envie de voir. Ok,、ouais. alors ce n'est pas son meilleur film, mais、ouais. euh, ce qui est absolument passionnant, déjà, c'est que je trouve、euh, le contexte de pluie, puisqu'il p l e u t assez souvent dans le film, donne un truc très très particulier au film. Et、euh, mêlé au dialogue de Woody Allen, parce que Woody Allen, il écrit magnifiquement et magistralement ses dialogues. Bon,、euh, là, ce n'est pas les meilleurs dialogues qu'il a jamais écrits de tous les temps, évidemment, mais、euh, on a un film qui est relativement. Comment dire, classique dans sa narration. Par contre, ses développements de personnages sont très, très intéressants. Et surtout, et surtout, c'est très, très marrant. Alors,、euh, j'ai beaucoup dit de fois très, très, du coup, je vais le redire une fois. C'est très, très ah marrant. Ah ouais, c'est un drôle.、Euh, j'ai rigolé coup, comme ça. Franchement, je rigole plus à ça qu'à、euh, OSS. Ah ouais, d'accord, ok. <rire> d'accord. <rire> ok, ah ouais, non, d'accord. <rire>、ouais. je, je plaisante, je plaisante. C'est vrai que moi, q u x p u c e suis sur un banc、euh, à New York, ça a l'air d'être, c'est vendu comme une bonne comédie, en tout cas, ouais. Ça a l'air drôle. Ouais, ouais c'est une comédie romantique, mais, mais d'ailleurs, c'est sa force. Hein, ouais, ouais, carrément.、Euh, voilà. Selena Gomez e t Voilà, il、euh, y en a beaucoup qui l'aiment pas, mais bon, dans le film, là, elle est bien. Elle Fanning est très, très bien dans son rôle de, de, de petite fille potache.、Ouais. En plus de ça, il y a un sous-texte、euh, critique d'Hollywood qui est très, très intéressant. Et、euh, donc, voilà, si, si jamais t as l'occasion de le voir, moi, c'est un film. que Je m'achèterai pas en Blu-ray Day One par exemple, tu vois,、ouais. pour le revoir parce qu'on passe un très très bon moment,、qu、presque un feel good movie, tu vois, ouais, ouais, ouais, d'accord. Et du coup, j'ai une question、mmh. sur ce film. Tiens, on va inverser un peu les rôles.、Ouais. Timothée Chalamet, ça donne quoi ça, ça donne Timothée Chalamet, ouais, <rire> parce qu'en en fait, Timothée Chalamet, c'est un, un acteur qui est très très fort.、Ouais. Maintenant, je pense qu'il ya des registres dans lesquels il est, il est meilleur que toi. Euh, il s'est fait connaître avec、euh, Call Me By Your Name,、euh, je crois qu'il a été l'acteur le plus jeune nominé dans un rôle principal aux Oscars, ce qui n'est pas rien, hein, pour un acteur. Et depuis, depuis, depuis, il n'a,、euh, que, euh, des, il a beaucoup de rôles, à vrai dire. Par exemple, son prochain film, ça va être All e l i c The King sur Netflix,、ouais. ou The King, je crois qu'il s'appelle tout court. Alors, ouais, ouais. déjà, il est une, une classe dans le film, laisse tomber, il est tellement badass. Très envie de voir le film. Mais surtout, Il, il, il, a un peu ce, t t e dégaine d'homme romantique.、Euh, naturellement, Timothée Chalavie, c h a l a e é c'est quelqu'un qui plaît beaucoup aux femmes. J'ai vu,、euh, d'ailleurs, le film avec une femme. Elle <rire> était là en train de me dire, il est trop beau, il est trop beau.、Ouais. Enfin, euh, voilà, tu vois, c'est vraiment, je pense qu'il a la gueule de l'emploi pour ce genre de film.、Ouais, ouais, e je... t maintenant, Woody, Woody Allen, c'est devenu un peu, et, et c'est ça que j'adore chez Woody Allen, c'est que quasiment jamais il ne réutilise les mêmes acteurs. C'est un mec qui veut absolument exploiter,、euh, un peu toute la, toute la, toute la jeunesse montante À Hollywood et dans le cinéma de manière générale. Et en fait, si tu veux, tes classes d'armes, tu ne les as pas faites tant que tu n'es pas passé chez Woody Allen un peu. À、mmh. Hollywood, j'ai l'impression. Tu vois, Timothée c h a l a m e t s'est fait connaître. La prochaine étape après, ça te fait connaître, c'est Woody Allen. Sienna Gomez, elle commence en cinéma. La prochaine étape, c'est Woody Allen. Elle Fanning. Fanning c'est un peu différent. Elle、ouais. est connue. Elle pour le voilà, coup.、Ouais. C'est un petit peu différent. Mais je trouve que Woody Allen te n rajoute un espèce de statut assez goldé, en fait, à ton image. En mode, est-ce que tu as joué avec Woody Allen Oui. Euh, ok, t'es validé. Non, ok,、euh, vas-y, il faut que tu passes. Tu vois,、ouais. un petit truc comme ça. Et je trouve que c'est ça qui est trop bien. Par exemple, à l'inverse d'un Christian Bale qui a tourné、euh, X fois avec Nolan, Wedjalen ne réutilise pas tout le temps les mêmes acteurs. Et je trouve ça très, très intéressant, surtout qu'il dirige très, très bien. Non, non,、okay. si, si si non, non euh, c'est bon, c'est ce que je voulais voir. Donc,、euh, le film m'intéressait à la base, au départ. Donc, du coup, ben, pourquoi pas Pourquoi pas Ok, super. Pour clôturer. Cette session de 7ème fréquence, je crois que tu avais un truc à nous parler. Ouais. Alors en fait, je vais vous parler de Christopher Nolan. Alors, pour ceux qui me connaissent ou ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous le dire, je suis fan de Christopher Nolan. Mais en fait, je n'ai pas envie de parler de lui en, en le moussant, en faisant du fan service, du fanboy, tout ça, parce que sinon, on est là jusqu'à demain. Ça te défend. Quoi Ça, t'es fort pour le mousser. Ouais, ouais, je suis fort pour le mousser, ouais, exactement. Je pourrais le mousser des heures. Alors, en fait, non. En fait, ce que je voulais dire, c'est que j'ai fait un rapport en fait, entre f a i e n t le film Joker qui cartonne et Christopher Nolan. Tu vas me dire, c'est quoi le rapport entre les deux ben, En fait, je pense que si on a eu le film Joker, c'est grâce à Christopher Nolan. Pourquoi Parce qu'il faut savoir déjà que c'est un petit peu lui. Ouais, il faut savoir que c'est lui qui a quand même déterré Batman et qu'il a rendu cool. Parce que avant. Batman Begin. On avait quand même que des films Batman assez moyens. Alors, bon, le premier avec Nicholson et tout ça de Tim Burton, ok, mais le reste, c'est quand même très moyen, voire même complètement catastrophique. Du coup, il a, il a, fallu attendre plusieurs années pour avoir un bon film Batman avec Batman Begins. Il a rendu, du coup, Batman un petit peu plus cool et il a surtout rendu extrêmement cool avec le chef d'œuvre The Dark Knight en 2008. Donc, du coup, 20 ans après、euh, le Batman de Tim Burton, Et en plus, il nous offre un Joker juste exceptionnel avec S. Ledger. Et en fait, avec ce film, il a rendu、euh, Batman badass, Batman cool.、Euh, depuis, on voit des t-shirts Batman de partout. On voit Batman, en fait, il a, il a un peu déterré, il a rendu、euh, moins has-been. Parce que moi, qui suis fan de Batman depuis que je suis tout petit,、euh, C'est pas que j'avais honte de dire que j'étais fan de Batman et tout ça, c'est pas ça, mais depuis The Dark Knight, t'es un peu plus affirmé. Quoi, en tant, voilà, tu te dis, ouais, moi, Batman, je suis fan et tu passes limite pour un mec cool. Tu vois Donc, du coup, il a. Du, quand même... du, coup, du, coup, attends, du、ouais. coup, il a pas déterré Batman, il a aussi déterré Bad Joss. Il a déterré Bad Joss, tout à fait. Bad Joss qui dormait au fond dans son lit, et là, du coup, il est sorti、euh, de la b a t Cave. Et en fait, depuis du coup,、euh, The Dark Knight, qui était un chef-d'œuvre absolu, il y a beaucoup de cinéastes. Qui l y a eu un peu le fantasme de faire un peu un Batman et surtout un Joker? Beaucoup d'acteurs ont voulu jouer le Joker parce que forcément, après、euh, ce qu'a fait Sledger, ça a un petit peu euh, fait. Euh Vibrer tout le monde. Parce q u i l faut savoir qu'après, du coup, on a quand même eu de manière assez rapprochée dans le temps. On a eu, bon, The Dark Knight Rises, le dernier des Nolan. Et après, on a surtout eu Batman vs u p e r m a n Justice League, Suicide Squad. Même si c'est pas Batman, c'est dans l'univers Batman. Et d'ailleurs, il y a Batman dans le film. Après, on a eu la série Gotham. On a The Batman qui sort dans deux ans. Il y a Bird of Prey qui sort l'année la prochaine. En fait, ça a créé un peu une hype Batman. Depuis son Dark Knight. Et en fait, j'ai l'impression que tous les cinéastes, depuis, sont un peu à la recherche. e、euh, u x aussi veulent faire,、euh, leur Batman ultime. Eux aussi ont ce fantasme-là parce qu'eux aussi ont été enfants, eux aussi ont été adolescents. Donc, certainement qu'eux aussi ont été, euh, fans euh, du comics. Et surtout que Joker, pour parler après,、euh, donc, du Joker dans l'univers Batman, c'est un petit peu,、euh, Pour un acteur, c'est un kiff à jouer le Joker. C'est artistiquement,、ouais. c'est juste sublime. Ça doit être trop ouais, kiffant. Je suis, suis d'accord avec toi. Et je trouve que c'est d'ailleurs un rôle qui est. Très... Jouer la folie, c'est absolument propice aux Oscars. Et le Joker, en particulier, je pense que c'est un rôle que beaucoup, beaucoup d'acteurs doivent avoir envie.、Mais、bien sûr, bah, la preuve, Essay de j r il a gagné en Joker. Joaquin p h o e n i x en tout cas, je pense qu'il sera nominé. J'espère qu'il gagnera, ouais, mais il, nominé, c'est sûr. Aura,、ouais. sûr Donc, du coup, ça ferait.、Euh, Deux acteurs qui gagnent l'Oscar en,、euh, en jouant le Joker, en jouant en gros le même personnage. C'est quand même du jamais vu, ça, c'est assez incroyable. Et、euh, du coup, en fait, tout ça,、voilà, c'est Nolan qui a lancé ça. Alors après, Nolan, il aime bien faire ça. J'ai l'impression que Nolan, il offre aux gens ce que les gens veulent voir.、Et、donc moi, du coup, ça marche la folie parce qu'il nous offre un film incroyable avec Interstellar. Il nous offre un film d'espionnage incroyable avec Inception. Et d'ailleurs, son prochain film, c'est encore un film d'espionnage. Il nous offre donc.、Euh, Un truc de super-héros incroyable avec la trilogie Batman. Il nous offre un film de guerre que je sais que t a i m e s pas, mais moi que j'ai adoré, c'est Dunkerque. Alors oui, ce s t pas le meilleur film de guerre de tous les temps. mais il Non, en fait, ce s t pas ça.、Ouais, je suis d'accord avec toi, il propose quelque chose, mais en fait, le problème pour moi, c'est beau, mais c'est tout. En fait, t a s absolument, je e trouve aucune émotion, tu ne ressens rien, contrairement au film Joker, par exemple. Et c'est ce qui fait malheureusement défaut au film. Techniquement, le film est maîtrisé et il faut savoir reconnaître quand un film est maîtrisé techniquement. Là, c'est le cas. Mais je trouve qu'en terme s d'émotion, voilà, par exemple, Tom Hardy il dit deux mots dans le film, tu ne ressens vraiment rien. C'est le、ouais. problème du film, je trouve. Je, je, je suis d'accord sur le fait que les acteurs n a u o n t pas une grande influence sur le film, au final. Parce qu'il y avait aussi Cillian Murphy, il y a Tom Hardy, et c'est vrai qu'au final, on les a oubliés qu'ils étaient dans le film, tellement qu'ils ne sont pas forcément utiles et qu'il aurait pu prendre des randoms inconnus totalement pour faire ces rôles-là. Après, Il a quand même fait un film de guerre qui, pour moi, m'a marqué. Voilà. Parce que, quand il y a les avions qui passent au-dessus de la plage, il y a tout qui explose et tout. Moi, j'ai trouvé ça juste incroyable. Le bateau qui coule et j'ai trouvé ça juste incroyable. Donc, du coup, voilà. Il offre à chaque thématique ce que les gens veulent voir. Voilà. Tu veux de la science-fiction de grand niveau, je t'en offre. De l'espionnage, je t'en offre. Ainsi de suite, ainsi de suite. Le prestige, pareil. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est juste un chef-d'œuvre. Et du coup, voilà. Pour revenir sur le sujet de départ, je veux dire merci à Christopher Nolan d'avoir remis Batman Au sommet de la pop culture. Et du coup, ça nous a offert donc des, des merdes, malheureusement, comme Justice League, Suicide Squad et compagnie. Mais surtout, je pense que sans The Dark Knight, on n'a pas le Joker qu'on a eu cette semaine. Ok, bah é c o u très e t intéressant. Alors, j'ai une question pour toi, du coup.、Ouais. Est-ce que sans Tim Burton, on aurait eu la trilogie Dark Knight Eh bien, je pense e q u que non. En fait, parce que je pense que, bah, moi, Tim Burton, je suis pas fan. Je respecte le cinéaste. Il a vraiment son style, mais son style ne me plaît pas. Ça me convient pas. Mais je, je respecte tout, tout à fait. C'est un grand cinéaste et je le respecte. Et je pense que les gens ont été un peu frustrés de Batman dans les années 90 parce que Batman, le premier du nom, a beaucoup de gens qu adore, qui l'adorent, qui a d o r e beaucoup, qui a d o r e énormément ce film. Mais après, tout ce qui a été fait après, ça crée une grosse frustration. Je pense que les gens se sont dit, ah, c'est dommage, il y a un potentiel, on peut faire mieux. Et je pense que c'est ce que Nolan s'est dit. Forcément, il a vu l'opportunité de se dire, moi, je vais faire quelque chose de mieux. Mais je pense que sans Tim Burton, je ne suis pas sûr que、euh, Nolan il ait fait ça, surtout, en fait. Voilà, surtout un film aussi sombre. Ok.、Euh, alors, si je peux me permettre、euh, de faire une petite remarque, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et je pense, alors, ce n'est pas une remarque sur ce que tu vas dire, c'est plutôt une remarque. Je trouve qu'aujourd'hui, les films sombres. Et les films un peu qui traitent de la folie sont propices, en fait, sont presque conditionnés pour être extrêmement bons. Si tu veux faire un bon film, pour moi, il y a une recette magique c'est que tu mets un personnage fou, un truc très très sombre, et quand je te parle de sombre, c'est violent psychologiquement. Pas forcément、euh, violent physiquement, mais violent psychologiquement. Je peux prendre deux exemples pour t'illustrer ça Le Joker et Game of Thrones. Game of Thrones, ce n'est pas si violent psychologiquement ça, mais、euh, par exemple, c'est une série qui. Co comment dire ça Enfin, en fait, cite-moi une très bonne série où il n'y a pas de violence.、Euh, si je te dis Lost, je me fais insulter ou pas <rire> non, non, non, mais le, le truc, c'est que Lost, psychologiquement, n'est pas non plus facile. Ouais, non, c'est vrai, ouais. Ça traite d'un sujet sérieux,、ouais. Tu ferais une série dans l'univers de Gotham extrêmement sombre, ce que n'est pas la série Gotham, par exemple、ouais. Je pense que ce serait extrêmement propice à un cartonner. Non, oui, Parce pense... que、euh, psychologiquement. Les spectateurs cherchent quelque chose de, de glauque. Tu vois. as envie de ressortir de ton film, et c'est mon envie, en tout cas, je pense que c'est ce que beaucoup de personnes aiment au cinéma. t as envie de ressortir de ton film et te manger t e s grosses patates, de pleurer tes morts et de ramasser tes chicots par terre. Tu vois ce que je veux dire、ah、ouais, non, Oui, carrément. Après, moi, c'est ce que je recherche aussi. Après, il y a des.、Euh, moi, que je connais, ils o n t pas du tout aimé le film Joker, parce que justement, ils disent trop violent, trop mou, blablabla.、Euh, bla, bla, bla, bla, bla. Alors que nous, justement, c'est ce qu'on recherche. Tu vois, vraiment une vraie expérience métaphysique, parce que c'est dingue. Ça dépend des gens. Je vais te donner un exemple peut-être un, un peu plus concret, un peu plus parlant entre Infinity War et Endgame. Tout le monde a préféré Infinity War. Est-ce que tu es d'accord avec moi De manière、bien. générale, le film est meilleur Infinity War.、Non. Et pourquoi Parce que ça finit mal. Parce qu'il est plus sombre. Ouais, il est plus s o m beaucoup r Voilà, il est e b plus sombre. Endgame,、mmh. euh, c'est bon, ça a mis un, un tort en gros l'art. Les gens se déplient.、Mmh. Non, oui, non, c'est clair. Ça, je suis d'accord. Non, non, je suis d'accord, mais après, le problème qu'il y a, c'est que les studios actuels. Et... Ils préfèrent viser du tout public. Et c'est un peu le problème du cinéma pour moi,、euh, hollywoodien actuel, c'est qu'à force de vouloir viser du tout public, tu finis avec des、euh, Ant-Man et des、euh, Ant-Man et la guêpe et des conneries de ce genre. Et du coup, tu laisses pas s e r la chance au, à certains cinéastes de proposer quelque chose. Et là, regarde, c'est ce qu'on voit. Ils disent à Todd Phillips, c'est la Warner qui dit un peu carte blanche. Et quand tu vois le résultat,、ouais, c'est incroyable. Et, et petit. Alors voilà, la Warner, déjà, ça va leur faire comprendre. Avec 55 millions, quand ils, vont, quand ils vont ramasser 800 millions derrière,、ouais. ils vont être là en mode vas-y, sors-nous des jokers toutes les deux minutes.、Ouais. Ils vont peut-être laisser plus de cartes blanches, ce qu'ils ne faisaient pas, par exemple, avec Suicide Squad ou、ouais. des films comme ça. Et, je, et si je pense que Venom, par exemple, est mauvais, c'est parce qu'il n'est pas rated a r et qu'il n'est pas son. Bien sûr, tu vois. Bien sûr. Ça, ça, ça l'aurait été, genre, à la base, hein, on nous parlait d'un projet rated a r de chez Sony. Mais le truc, c'est que Sony, ils il se pétochent à chaque fois qu'ils font un film parce que leur studio, il a deux doigts de finir en Titanic. Et du coup, ils ont peur de, de faire des films rated art parce qu'il y a moins de public.、Enfin, public. Peut-être que les gens vont moins aller le voir, ouais, les enfants ne peuvent pas y aller, donc ça va être un t film, etc. Mais ils auraient fait un Venom qui cartonnait, mais alors déjà. Tom h a r d y il aurait été incroyable dedans.、Ah ouais. Même si là, il est oh bien,、oh oui, c'est Tom h a r d y qui, qui sauve le film du naufrage complet. Et on aurait eu un Venom Rated Arm, mais ça aurait été une dinguerie. En fait. C'est sûr et certain. C'est pour ça que je pense que moi, pour moi, les studios, ils prennent le sujet à l'envers. En fait, ils préfèrent faire un film tout public pour que ça fasse plus d'entrée sur s le moment. Mais ils oublient une chose c'est qu'un film comme Le Joker, là, donc un film qui est violent, qui n'est pas tout public, il va devenir culte et sur la durée. Il va plus rapporter, alors que c'est peut-être pas plus rapporter financièrement, mais en termes de,、euh, comment on peut dire, de, de, standing pour le studio, ça va être joker, dans 30 ans, on en parlera encore. Que par exemple, bah, de Venom, j o h n n'en parle plus un an après. Et je pense que là, pour ça,、ouais. ils prennent le sujet à l'envers. Vaut mieux faire moins de recettes. Direct, mais en faire plus dans le long terme en faisant quelque chose de culte, en vendant des goodies, parce que là, il ne faut pas se leurrer ce qui se passe avec le Joker dans quelques mois, quelques années. Les t-shirts, les conneries de ce genre, les posters, les, les mugs, j'en sais rien, ça va fou r i r de partout. Parce que, surtout que c'est un, un personnage de la pop culture, donc ça touche un peu les geeks et compagnie, ça va, ça va être fou ce qu'ils ont fait.、Et、ça, c'est une bonne idée, mais il faut qu'ils continuent comme ça dans ce sens, il ne faut pas qu'ils nous fassent d'ailleurs une connerie, un Joker 2. Ça, c'est le risque. Est-ce que, je s La question, le film est parfait du coup psychologiquement. Le personnage est développé. Maintenant, est-ce que j o a q u i n p h o e n i x est tellement fort que tu ne crois pas qu'en faisant un deuxième film très très sombre, ils arriveraient à peut-être faire autre chose et à faire ressortir d'autres émotions tu vois Alors, peut-être. Voilà, je, je v o i là le projet. n est même pas encore dans de discussion. On ne sait pas donc je te dis peut-être qu'ils peuvent, mais le problème qu'il ya en fait, c'est que ce film est parfait parce qu'on suit la descente aux enfers d'une un, personne. Donc là, dans le 2, c'est à dire que le film va commencer. Il sera déjà donc la descente aux enfers. Alors, a déjà eu lieu, et moi, je trouve que c'est justement ça qui e s quoi, dans le film, c'est que tu sens que, après chaque danse, après chaque truc, tu vois que le personnage, il part de plus en plus, e n couilles, quoi, qu'il devient de plus en plus fou, et c'est ça qui est majestueux à suivre. Donc, dans le d e vont faire quoi? Il est déjà fou. Alors, oui, ils peuvent toujours trouver quelque chose.、Euh, je, pourquoi pas Mais je pense que ce serait une erreur. C'est comme si tu fais une suite à Taxi Driver, à tout ça. C'est、voilà, des films qui doivent rester comme ils sont, bruts, comme ça. Merci à toi, Joss, pour、euh, ta chronique. En espérant que tu en fasses d'autres,、euh, des trucs intéressants comme ça. ç ça, Avec a b a u o u plaisir. Avec p Grand plaisir. Ok, bon, bah écoutez. Merci d'avoir suivi cette émission 7ème Fréquence. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on se dit à bientôt. Bye bye.